Dimanche 23 avril, Madame, Monsieur, bonjour, voici les grands titres de cette édition. Le général de police, Alain Guillaume Bougnoni, dans les mains de la police, confirme un document authentique du procureur général de la République de ce dimanche 23 avril. Entre-temps, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, affirme sur son compte Twitter que l'ancien premier ministre n'a subi aucun acte de torture depuis son arrestation. Le pays reste jusqu'ici dirigé dans le système habituel, précise le ministre de l'Intérieur. C'est au moment où certains parlent de la nouvelle délimitation territoriale au Soudan. La situation reste grave. Le pape François appelle à la reprise du dialogue. Vous l'entendrez dans cette édition mise en œuvre par Chancela Mugisha Captez Issa écoutez la différence. Page justice pour débuter cette édition. L'ancien premier ministre burundais, le général de police, Alain Guillaume Bougnoni, est pour le moment entre les mains de la police, selon un communiqué de presse du procureur général de la République. De ce dimanche 23 avril, Sylvestre Nyandu informe que l'ancien premier ministre a été appréhendé vendredi dans la localité de Nyamouzi en zone moubonne de la commune Kawézi en province Bujumbura, où il se cachait pour ce communiqué de presse. D'après toujours, le procureur général de de la République et les résultats d'une fouille perquisition effectuée le 17 avril au domicile du général de police ainsi que d'autres indices seront, dit-il, incessamment analysés pour une suite appropriée conformément au code de procédure pénale. Dans son communiqué de presse de ce dimanche, le procureur général de la République ajoute que suite à des informations que le parquet général de la République détenait, Sous des infractions qui auraient été commises, a lancé le 17 avril le mandat de perquisition, mais que la police a constaté que le général de police Alain Guillaume Bougnoni avait pris le large. Raison pour laquelle, dit-il, un mandat d'amener a alors été lancé pour qu'il soit recherché, rappelle ce communiqué du procureur général de la République de ce dimanche. 23 avril. Et parlons toujours de cette arrestation. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, sur son compte Twitter, a, affirme qu'elle s'est entretenue. Ce samedi, avec le général de police Alain Guillaume Wignoni, il va bien. Il n'a subi aucun acte de torture ou tout autre abus depuis son arrestation martèle la CNIDH. Après une courte transition, nous poursuivons notre édition. pas Isanganilo, vous ratez l'essentiel. À 12 h 58 minutes dans le studio de la radio Isanganilo, nous poursuivons cette édition les natifs du sud du Burundi. Euh, des provinces du sud du Burundi, des provinces qui vont constituer la nouvelle province de Burunga, sont appelées à s'unir et à avoir une vision pour cette nouvelle province. À propos de différents intervenants dans un forum de ce samedi, les natifs des quatre provinces, à savoir Bururi, Rumonge, Makamba et Rutana, euh, se sont rencontrés à Makamba. Une province qui sera le chef-lieu de cette nouvelle province de Wurunga. Ce forum a été organisé afin de nouer des relations entre natifs et de parler du développement de cette nouvelle province en cours de création. Une information que nous devons notre correspondant en province, du en, en province de Makamba, Elisée et parlant parlons toujours de cette nouvelle délimitation Les cinq nouvelles provinces prévues dans la nouvelle délimitation territoriale vont aider la Commission électorale nationale indépendante CENI, Commission électorale, dans l'organisation des élections de 2025, mais le pays reste jusqu'ici dirigé dans le système habituel. Des propos du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la sécurité publique lors d'une conférence de presse du 19 avril, Martin Nitelet explique qu'il n'y a pas par ailleurs des institutions pour ces nouvelles délimitations territoriales. Suivez-le dans cette traduction française de Léonce Vitalio. Si tu parles de la province de Burunga ou qui en serait le gouverneur? Nous avons dit ceci. Tout ce qui concerne l'administration doit continuer comme à la coutume. C'est-à-dire quoi Si tu dis que la loi entre en vigueur en ce jour, en étant cela, c'est que l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont plus ceux que nous avons. Là, on organise d'autres élections. Il y a en effet des députés et sénateurs élus dans 18 provinces reconnus. Il y a des administrateurs communaux. Ils ont un mandat de 5 ans. Toute chose a alors son plan. Ne vous faites pas trop de questions. Le pays reste dirigé comme d'habitude. Du nouveau, c'est que la CENI doit se baser sur la nouvelle délimitation territoriale pour préparer les élections de 2025. Sinon, avec cette délimitation, il y a par exemple trois, voire quatre communes qui seront combinées pour en former une seule. Mais tu dirais, que c'est qui aujourd'hui l'administrateur? Nous avons la chance que le président de la République a promulgué la loi, c'est-à-dire que la CENI a une bonne base pour préparer les élections de 2025. Nous sommes en train de préparer des lois, notamment la loi communale, le code électoral et d'autres, tout en nous référant sur cette nouvelle délimitation. Le ministre Niteletse s'exprime également au sujet des réfugiés burundais qui ne rentrent pas au même rythme comme les temps passés, de même que les réfugiés politiques. Il dit que c'est par le fait que les effectifs vont diminuer dans les camps de réfugiés. D'autre part, il n'y a pas de réfugiés. Il y, a, il y a des réfugiés politiques qui ne souhaitent pas rentrer au pays pour diverses raisons. Suivez-le encore une fois dans cette traduction française de Léon Svitaliho. Moi, Mais ils vont diminuer dans les camps de réfugiés. Voulez-vous qu'ils rentrent toujours au même rythme Et il y a ce que vous ne savez pas. Beaucoup de ceux qui sont dans les camps de réfugiés ne veulent pas rentrer au Burundi. Ils veulent ce que l'on appelle réinstallation dans les pays d'Europe, au Canada et ailleurs. Et ça c'est de sources que je détiens de moi-même, pas de quelqu'un d'autre. Quelqu'un se trouvant dans un camp de réfugiés en Tanzanie m'a appelé au téléphone, me demandant de l'aider à partir pour le Canada. Il s'est trompé d'adresse et m'a appelé. Comme ça alors, ça devient difficile pour ceux qui voudraient rentrer. C'est pourquoi nous sommes en train de tout faire pour aller à Mahama, en Tanzanie, en RD Congo, en Ouganda, pour leur dire de rentrer, ceux qui veulent, parce qu'il n'y a rien qui ferait qu'ils restent réfugiés. Vous parlez de réfugiés politiques, mais il y en a qui sont rentrés. Jérémy Ndakumana, Patras Timaye, Pamphil Muderega et d'autres qui étaient rentrés longtemps avant. Je pense même qu'on va retrouver certains comme étant de la diaspora qui viennent de leur volonté pour nous aider. Mais il y en a qui sont allés en Europe comme s'ils sont rentrés chez eux. Et d'autres qui se trouvent ici par exemple avec plusieurs citoyennetés. Tu peux les trouver en tant que Belges, Allemands, Français. Obligerait-il des gens comme ceux-là de rentrer Il n'y a pas à se précipiter. Il ne regarde que ses intérêts. S'il trouve que c'est mieux en Belgique, il va préférer y rester. Martin Niteletse, ministre burundais ayant euh, la sécurité et l'intérieur dans ses attributions. Page sécurité de cette édition. Encore d'un jeune homme, euh, la trentaine a été découvert le matin de ce dimanche dans une vallée séparant les collines Rukoba et Mahonda de la commune et province Guy le défunt n'avait aucune blessure sur son corps et personne ne l'a reconnu selon les habitants de cette localité. La police à Guy en indique que les enquêtes sont en cours. Cela se passe au moment où il y a un peu plus d'un mois. Euh, les habitants de la colline Rukova ont tué euh, une personne attrapée en train de voler. En international sans transition, au Soudan, la guerre entre l'armée régulière dirigée par le général Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide est entrée dans sa deuxième semaine. Les forces de soutien rapide assurent avoir le contrôle de tous les sites stratégiques du pays. Mais les paramilitaires du général Emetis semblent bien implantés au Darfour et dans la capitale et rapporté la RFI dans son conflit où les deux camps multiplient la désinformation. Les combats ont déjà fait plus de 413 morts et plus de 3500 blessés selon l'Organisation mondiale de la santé, 600 morts selon le ministre soudanais de la Santé. Et la trêve acceptée vendredi par l'armée n'a finalement pas tenu et plus de 500 personnalités ONG soudanaises viennent de signer un appel aux deux parties pour en cesser le feu immédiat. Et face à ce conflit soudanais, le pape François appelle au dialogue face à cette situation qualifiée de grave et ils sont de plus en plus nombreux à quitter le Soudan. Pour envisager de le faire, les évacuations des ressortissants étrangers ont débuté ce samedi alors que les combats se poursuivent. Une fois encore, ni l'armée ni les forces de soutien rapide n'ont respecté leur promesse de cesser le feu et la journée a été marquée euh, par de nouvelles explosions et échanges de tirs à Khartoum, la capitale. Le bilan euh, reste provisoire établi par l'OMS de 413 morts et plus de 3500 blessés. Revenons à cette information du sud du Burundi parlant de la délimitation terri de la nouvelle ter délimitation territoriale. Eh bien, les natifs des provinces du sud euh, qui vont constituer la nouvelle province de Burunga sont appelés à s'unir et à avoir une vision commune pour cette nouvelle province à propos de différents intervenants dans un forum de ce samedi. Les natifs des quatre provinces du sud, à savoir Bururi, Rumonge, Makamba et Rutana, ils étaient à Makamba, une province qui sera le chef lieu de cette nouvelle province. Le point avec Élisée Kouizera depuis Makamba. Dans ce forum de ce samedi, à Ngourouziza, Pispak, Complexe et Stadium dans la province de Makamba, différents intervenants ont appelé les natifs des provinces d'ici, de, qui seront bientôt unis en province de Wuronga, à s'unir pour le développement, avoir une vision pour cette nouvelle province et à maximiser le temps de travail. Le ministre de l'Intérieur du Développement communautaire et de la Sécurité publique a demandé aux natifs de ces provinces ici d'un Général d'éviter la paresse et de s'atteler aux travaux de développement communautaire et aux administratifs en particulier, de continuer à donner des travaux d'intérêt public à ceux qui s'adonnent au Ligala au lieu de vaquer à leurs activités. En plus de cela, ces natifs ont songé sur le développement du secteur touristique, étant donné que ces provinces du sud abritent bien des liens touristiques. À l'histoire de la source d'Iniri Arutovu dans la province d'Obururi, les zones thermales Amugala dans la province Tobururur. Dans la province Toburumongue, les failles des Allemands dans la province d'Orutana pour n'est-ce Signalons que cette nouvelle province Toburunga, qui sera composée de quatre provinces, entre autres la province Serre Seredorumongue, Makamba et Rutana, comptera 70 communes, 89 zones. Ainsi que 543 collines. Depuis Makamba, Elise la Radio Isanganiro. Vous voudrez bien nous excuser de cette erreur de montage. Vous l'avez entendu, selon le ministre burundais de l'Intérieur, les cinq nouvelles provinces prévues dans la nouvelle délimitation territoriale vont aider la CENI, Commission électorale, dans l'organisation des élections de 2025. Et a expliqué qu'il n'y a pas par ailleurs des institutions pour ces nouvelles délimitations territoriales. Ainsi, le pays reste dirigé jusqu'à aujourd'hui dans le système habituel. » Voilà à 13h08 dans le studio de la radio Isangani. Ainsi s'achève cette édition, mais vous retiendrez cette information à la une. C'est que le général de police Alain Guillaume Wugnoni, ancien premier ministre burundais dans les mains de la police, confirme un document authentique du procureur général de la République de ce dimanche 23 avril. Entre temps, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, affirme sur son compte Twitter que l'ancien Premier ministre, qu a, que la commission a pu s'entretenir avec l'ancien Premier ministre, qu'il n'a subi aucun acte de torture depuis son arrestation. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. À chancelier Mana qui a suivi la mise en œuvre. Je dis merci. Très bon dimanche. À tous, à tous, au revoir.